Prefetuatik geria sabaltu da eta ipatu hiu herietako ahategusiak eho beharko dia. Bidashunen, hamak bat haskunzabada, hogei bat emila ahateekin eta kolpe gaitza izan dela herria entako randeiku, Michel Dalemane herikoa saphesak eta bere haskunzai hunkik da. Jadanik Iganurtian dena hustuberrisantzen eta Warnokuan estudieze sos laguntza gusiak hunki ahalsan. Hotsego era la riandia eta damugarri atxamaiten du bidaxuneko ozapesak estatiak hartzen dian denboa duziaren tratatseko Michel Daleman. C'est que il faut une réactivité de l'état quoi qui est pas qui est très lent quoi parce que les, les agriculteurs qui ont été touchés l'an dernier qui ont dû faire le vide sanitaire Euh, ne sont pas encore indemnisés sur, euh, sur la totalité de la perte. ils sont sur, sur le phénomène de la compte et donc ils euh, n'ont pas eu encore le solde de ce qu'ils ont perdu l'an dernier. Michel. Alors au fil des années on a supprimé on a, on a sectionné ces, ces différentes phases de, de l'élevage. Ce qui fait qu'on a beaucoup augmenté des transports euh, je pense que dans ces, dans ces transports de canards euh, qui traversent deux trois départements euh, pratiquement euh, une ou deux régions pour, pour aller se faire gaver ailleurs ce sont des phénomènes qu'il faudra arriver à supprimer quoi bigeren krija hunnekin.